Book t o s e p e t Dix-sept. Dix-sept. Roban. À la maison. t la maison. Bâne. หลังคาอยู่ข้างบน le toit est ่ n haut, le toit e อ t en haut, นห้องใตอยู่ข้างนลังอยู่ข้างล่าง l น cave e s อยู่ข้าง c a v ลัง t en bas มีสบนอยู่ข้างนหลังอยู่ข้างบหลัง้าบน้าน i ลังคาอ a ู่ข n Il y a un jardin derrière la maison. Rue passe devant la maison. Aucune rue ne passe devant la maison. Il y a des arbres à côté de la maison. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ appartement. Voici m o n appartement. ห้องครัวและห้องน้ำที่นี่ Voici la cuisine et la salle de bain. Voici l ห้องน i n e e ่ la salle de b a i ละห้องน่งนล่แลอห้องยู่ที่นี่ v o น l à La salle de séjour et la chambre à coucher. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. l a porte d'entrée est fermée. La porte d'entrée est fermée. Mais les fenêtres sont ouvertes. Mais les fenêtres sont ouvertes. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Nous allons dans la salle de séjour. Nous allons dans la salle de séjour. Il y a un sofa. Fauteuil. Il y a un sofa et un fauteuil. Chenangka. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Computer mon o r d i n a t e u r est là-bas. Mon ordinateur est là-bas. สเตอรีโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นชุดทีวีเป็นของใหม่